Elle en la rue avec de grands yeux noirs accroupi le tenue un visage rempli de désespoir Je lui tendis la main il se leva à tâtons me regarde avec des dattes et de haillons Je vous J'ai froid et j'ai faim Le fruit de vos entrailles soit béni J'ai peur à demain Me demandis qui es-tu Un ami, je lui répondis Et toi, enfant, d'où viens-tu Un pays lointain sans vie. Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus personne. Ils sont tous morts maintenant. Tout le monde m'abandonne. Je vous salue Marie. Chez soi, j'ai froid et j'ai faim. Le fruit de vos L'être humain, ouvre-moi donc les bras, donne-moi la vie demain. Je t'en supplie, moi Je ne suis pas pressé, juste le temps de rebâtir, de la fraternité, le droit d'aimer.